come to me and everything seems alright in these days of cold affection you sit by me and everything's fine this could be heaven for This world could be days of cruel rejection, you come to me, soothe my troubled mind, yeah, this could be heaven for everyone, this world could be fair. should be free ADN sur RTL2 Cré sur ma peau, à jamais dans tes veines, sans te demander drapeau, notre ADN, c'est marqué dans tes yeux, écrit dans ma chair, sans jouer avec le feu. Moi je l'aime, je l'aime notre ADN. Toi et moi, on s'était promis de grandes choses. Au final, on n'a pas vécu grand-chose Le juste milieu, les mêmes sans être pareil Dans notre ADN Toi et moi, on aimerait bien être un peu spécial Pas trop, quand même, faudrait pas faire marginal Le juste milieu, les mêmes sans être idem, Dans notre ADN Toujours chercher mieux, mais trouver ce que l'on est A jamais dans ses veines, sont te demander bravo Notre ADN, c'est marqué dans ses yeux, écrit dans ma chair, sans jouer avec le feu. Moi je l'aime, je l'aime notre ADN. On s'était juré de plus faire dans le sentimental. Mais c'est quand on ne sent plus rien qu'on entend siffler les balles juste milieu ils même et son contraire dans notre ADN toujours pour le mieux mais trouver ce que l'on met comme sur se mament oh, à jamais dans ces veines sans au demi droit notre ADN c'est marqué dans ces yeux écrit dans ma chair sans jouer avec le feu. moi je l'aime Notre ADN Sois bien conscient parfois la route est glissante Accroche-toi bien dans les virages On croit conduire en fait ton âge Sois bien conscient parfois La route est glissante Si tu perds le contrôle ne lâche pas la route se dessinera des même Et graver sous ma fou A jamais dans ses veines Out de mi drapeau Notre ADN c'est marqué dans ces Écris dans ma chair, sans jouer avec le feu Moi je l'aime, graver sous ma fou A jamais dans tes veines Sans que des misrapo Notre ADN C'est marqué dans ses yeux Écrit dans ma chair Sans jouer avec le feu Moi je l'aime Je l'aime notre ADN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 Au revoir, je pensais plus du haut Revoir la belle histoire sans avoir peur du temps qui passe, de la hauteur. sans peur du ciel, en oh, idée éternelle, non non non Le temps a abjuré Sans peur du ciel, le naturel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 revoir hvor je pensais plus du haut revoir la jeg sans avoir peur du temps qui passe kan se dig fra. Rejse, hvor jeg kan se dig fra. Rejse, hvor jeg kan se dig fra.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 sur RTL2, revoir. Et RTL2 vous propose de voir Pink en concert. Ce sera à Paris de la Défense Arena le 3 juillet prochain, mais c'est en ce moment qu'on vous offre vos places, mais aussi le transport et l'hébergement. Quand vous entendez deux titres de Pink à la suite, c'est bon signe, hein. ça veut dire qu'il faudra appeler le 32-28 à tout moment de la journée. Gérault dans un instant, Axel Bauer et Lady Gaga en duo avec Bradley Cooper, c'est sur RTL2. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre de Muse. Titre d'Ed Sheeran Vous l'avez découvert sur votre radio. RTL2 a été la première radio en France à jouer ce titre d'Imagine Dragons. RTL2, les plus grands artistes pop-rock d'aujourd'hui et de demain. 4,29€ la galette Vous me prenez vraiment pour le roi Des imbéciles Et pourtant, c'est vrai Jusqu'au 6 janvier, la galette frangipane ou aux pommes 6-8 parts est à seulement 4,29€ chez Netto Netto, le discounter qui fait la différence 600 grammes, soit 7,15€ le kilo, transformé en France, magasin participant sur netto.fr. Pour votre santé, limitez les aliments gras et les sucrés. Picard La galette des rois qui sort juste du four. La pâte feuilletée pure beurre qui croustille. La frangipane amande qui fond en bouche. Et la fève qui s'y cache. Je ne sais pas vous, mais moi, cette année, je compte bien être couronné. En ce moment, chez Picard, le roi, c'est vous. Alors laissez-vous tenter par la galette des rois frangipanes pour 6 personnes à seulement 5,95 euros, soit 9,91€ le kilo. Picard, chaque jour, un goût nouveau. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Au chant, et la vie change. Et pendant les 125 jours au champ, ce sont les photos de Cyril qui changent. Avec le smartphone Huawei P20 Lite 64Go à 249,90€. Waouh Double capteur photo Et avec cet effet flou intégré, on ne pourra plus jamais dire que tes photos sont ratées. Jusqu'à samedi, vos hypermarchés Auchan et Auchan.fr proposent le smartphone Huawei P20 Lite 64Go à 249,90€. Et vos photos changent. Auchan. Ton éco-participation 2 centimes Kit main libre recommandé DAS 0,75 watts par kilo Conforama, le confort pour tous A ceux qui aiment tout faire De l'entrée au dessert Nous, on propose 50 euros de remise immédiate Tous les 150 euros d'achat sur les cuisines De quoi satisfaire les papilles Et le budget Conforama, jusqu'au 11 février oui. Conditions en magasin et sur conforama.fr. Merci!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 Son Pop RTL 2 vous accompagne partout sur rtl2.fr. To Lonely Day